J'ai passé une heure et demie à discuter en début de semaine avec les maires du Pays Basque et bien sûr le président de la communauté d'agglomération, puis j'étais à Bayonne tout à l'heure. On s'est dit qu'on allait renforcer notre partenariat parce qu'en fait on a beaucoup d'outils entre le développement du logement social, ils sont partis avec une trajectoire plus ambitieuse, 1200 logements par an, le logement intermédiaire, ce type de logement, ce bail réel, solidaire et d'autres solutions. On doit pouvoir mieux unir nos forces, euh, faire plus de maîtrise foncière avec des réserves foncières, euh, avec l'établissement foncier local ou, ou d'autres acteurs, pour essayer de sortir plus d'opérations immobilières abordables parce qu'effectivement, c'est vraiment un enjeu pour le pays basse Ça devient de plus en plus, il faut qu'on réagisse ensemble. Donc on va travailler ensemble une feuille de route commune, un partenariat commun, l'État mettra les moyens nécessaires. Mais c'est aussi de l'ingénierie, c'est aussi les grands acteurs, les bailleurs sociaux locaux. J'ai vu ce matin Domo France, HSA, le COL, bien sûr, qui est là, des bailleurs sociaux nationaux, voir comment est-ce qu'on peut avoir une espèce de mobilisation générale pour le logement abordable des classes moyennes au Pays Basque. La solution, c'est de construire, donc, pour vous oui. Construire ou rénover, parce que vous voyez, j'étais à Bayonne ce matin, j'ai vu beaucoup d'opérations de réhabilitation, de rénovation dans le centre-ville, là, il s'agit pas du tout de construire, ce sont des immeubles dont, pour partie, tout l'arrière est insalubre, qui sont rénovés, avec des bailleurs sociaux, là aussi, donc pour les classes moyennes e euh, dont une petite partie euh, avec le même système qu'ici le bail réel solidaire. Donc c'est pas forcément construire mais c'est plus de logements mis à disposition. Si on rénove c'est encore mieux, euh, parfois il faut construire euh, et on a besoin de construction neuve aussi, on a besoin des deux. L'important c'est le résultat, c'est combien de logements supplémentaires on remet sur le marché à des prix abordables. Une dernière question sur les résidences secondaires ici qui, qui pullulent, il y en a partout, il y a des solutions pour faire face à ça Il existe une taxe sur les résidences secondaires que la, la communauté mobilise Après moi je veux pas opposer les Français les uns aux autres, je pense que l'important c'est d'avoir plus de solutions pour tous ceux qui vivent, travaillent et sont installés au Pays Basque.